Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Regardons ensemble les meilleures sorties de la saison. Ex-Marines, Frank Castle décide d'abandonner un métier dangereux pour un job de bureau afin d'être plus proche de sa famille. Mais lorsque tous les membres de sa famille sont assassinés, il décide de partir sur les traces des meurtriers pour assouvir sa revanche. Enfin de retour. Quelle chance. Pas une chance. Une bénédiction. Un peu de silence, c'est notre première réunion de famille en cinq ans. À l'avenir! L'avenir. Une chose que les miens ne verront jamais. Ils croyaient m'avoir tué. Ils se trompaient. Cet t e f e m m e doit mourir. Au、oh、boulot! Ne laisse pas tes souvenirs te tuer. Impossible. Je suis déjà mort. Thomas Jane. John Travolta. Liquidez Casson. À tout prix. Ce n'est pas une vengeance. C'est p o r q Mais une punition. Thomas Jane face à John Travolta dans The Punisher. Un DVD Sony.